Noël à barbe blanche Avec ton cœur Comme le miel Donne-nous le plus beau dimanche Et choisis pour nous Dans le ciel Un beau sapin Pour accrocher les jouets Venant de loin D'un pays enchanté Des anges par milliers Blondes, soufflus et bouclés, tirent d'un doigt des chariots pleins à craquer. Un beau sapin pour accrocher les jouets et les bambins, les yeux émerveillés croient voir dans les nuages les bergers, des rois mages, récompenser les enfants sages. Pourquoi tu quittais la terre, Père Noël de notre enfance, Offre à tes enfants de naguère, Avec le bonheur et la chance, Un beau sapin pour accrocher les jouets, Venant de loin, d'un pays enchanté, Des anges par milliers